Quand le prophète est-il mort Le prophète 12 Rabbi al-Wal est décédé, au cours de l'année unilatérale de la migration, et son âge est de 63 ans.